Deux grandes théories existentielles qui, depuis toujours, se font la lutte. La théorie de la création et celle de l'évolution. Moi, je suis bien obligé de croire aux deux, puisque, dans un premier temps, j e m affaire chaque nuit, avec l'aide, et ici, c'est un bien grand mot, de Sinistros à créer des morts vivants. Et dans un deuxi deuxième temps, je crois aussi à l'évolution, mais pas nécessairement au sens propre de sa forme. Oui, je crois que l'évolution existe, puisque Sinistros en est la preuve. Il évolue sans cesse vers une forme de stupidité encore connue dans les, les plus grands savants de ce monde. <rire> Voici réanimation. Mais c'est bien pire, parfois, d'avoir un médecin, et son assistant, qui évolue dans une création d'horreur et de métal sanglant. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause dragons said so. Go.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 セファリッカーネッジ、クリスヨン、セプティクフレッシュ、カタクリスム。ビエン・オン・ミクウェイ、先生のミュージック・ダニエル・ n テ、ラプス・ロック、レ・メトル・ポッグ、リモート・ワ n エンフ .com、およそ 35$ pour un soir ou 60$ pour les deux soirs。Quantité limitée! C'est des compilations doubles remis gratuitement à l'entrée, g r a c i e u s e t é de Galley Records. Les 12 et 13 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier.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 Je souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de réanimation en ce 2 octobre de l'an de disgrâce 2012. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je suis encore une fois cette semaine, non pas accompagné et co-animateur étant Sinistros, mais bien Rumistros. Eh e oui, le petit morveux. Le gobelin morveux. <rire> le gobelin morveux. Je ne te demanderai pas comment ça va, je le sais déjà. Ça va rumistrant. C'est cela, hein? C'est persistant aussi, s e m b l a i t i l Oui, puis mon coup de mort a eu lieu、euh, dimanche à Montréal. Oui, on en reparlera <coughs> tout à l'heure de, de notre coup de mort、euh, ah, aussi, oui, collectif, aussi. effectivement. Aussi. À l'instant, nous devons entendre les formations suivantes Bloodbath et la pièce Alice Rising, que l'on retrouve sur le dernier album studio de cette formation, soit le Fathomless Mastery, qui est par en 2008 sur Peaceville. Chose étrange, on a vu tout à l'heure sur、euh, le web qu'il y aurait un, un album d'Amazon,、euh, D'Amazon. sur Amazon, un album de Bloodbat h qui porte le titre de Nightmares Made Flesh de 2010, mais on ne retrace、oh, pas d'où e sa vie. Oh, c e s aussi beau.、Ah, peu importe.、Euh, Peut-être un remaster d'une vieille patente. Peut-être. Juste Auparavant, nous avions Valent Fire et la pièce Desecration, que l'on retrouve sa u r l dernière parution,、euh, la seule d'ailleurs. A Fragile King, qui est paru、oh, en 2011. C'est、bon. tellement pas bon, n on c e s t pas,、bon. pas rire. Paru en 2011 sur Century Media. Mastodon et la pièce Work Horse, qu'on e l retrouve sur le très bon album de 2002, Remission, paru sur l é t i q e t t e Relapse. Et nous avions、euh, aussi Soulfly, la pièce Rise of the Fallen, pièce tirée de l'avant-dernier album, Homan. Qui, selon moi, est un très bon album de Soulfly, en tout cas supérieur au dernier, qui part en 2010 sur Roadrunner. Et nous avions ouvert avec la très bonne pièce、uh, God of Terror, tirée du très bon album Clash of the Gods de la formation Gravedigger, qui est paru il y a quelques semaines sur Napalm Record. Que j'aime cet album. C'est excellent. t vraiment excellent. très bon. Très belle présentation aussi au niveau du, euh, du disque. Euh. Bon, Ça vaut la peine d'en parler un petit peu de、ben、suite. ça.、Oui. Soulageons nos, nos plaies béantes. Dimanche dernier, soit avant-hier, le 30 septembre,、euh, nous allions、euh, le cœur gai. Très gai.、Oui, malgré alors, la putain de pluie. b e n oui, effectivement. Une journée très m a s s a d e une journée pluvieuse euh, et euh, qui plus est、euh, montréalaise. C'est bon, ouais. <rire> <rire> Nous allions voir formation, en fait, Sinistros et moi, principalement, allions voir les formations Morbid Angel. o u i Nous étions en compagnie de, respectivement ma conjointe, et du Rockmaster et de sa conjointe. Nous allions, e n fait, nous étions trois à aller voir principalement Morbid Angel, et pratiquement uniquement Morbid Angel, faisant abstraction de Grave pour l'occasion. Et on, a, on avait deux participants du voyage qui allaient voir principalement Dark Funeral. Ben, tout le monde y trouvait à leur compte. On était. On allait rentrer dans Montréal. On et, était presque rendu. Eh oui, effectivement, lorsqu'on a eu un appel de Jeff nous disant « Êtes-vous à Montréal ?» Oui, pratiquement. Eh bien, désolé les mecs, mais Morbid Angel ne seront pas là. Hein? Pourquoi? b En en fait, la raison est encore un peu obscure, mais tout ce qu'on a pu savoir, c'est que m o Ne rentre a s n e passait pas les lignes canadiennes, effectivement. Donc, euh, euh, les deux dates qui étaient retenues au Canada s o i t Montréal le 30 et je pense que c'était le lendemain à Toronto. Annulées. Annulées. À notre garde, désarroi, évidemment. Donc, euh, bref, euh, les billets étaient achetés. Et s i de t On a quand même fait notre journée. On a... on a quand même trouvé des petits trésors au、oh, niveau oui, du vénile. Oh, n i l e Oui, c'est que...、oui, ça, parce qu'on avait combiné l'agréable à l'agréable. trouvé de la, la belle pluie aussi. La belle pluie, c'est ça. La, la belle musique、euh, sous format galette de v i n y l e Mais toujours est-il qu'on s'est rendu au spectacle, évidemment. Mais il faut, faut, faut prendre la peine de, de stipuler que BCI ont été très, très gentlemen dans,、oh, dans ils tout ont, ça. i l s ont remboursé un 10 sur、ouais. le, le billet、euh, lors de l'entrée. Oui, tous les détenteurs de billets. qui Vous désirez tout t de même se présenter au spectacle,、euh, présenter l e u r b i l l e t Il y avait un, un remboursement de 10 dollars, pour、euh, Parce que moi, Brad Angel n'était pas là. Moi, j'ai trouvé ça très, très correct de leur part. C'est très professionnel aussi. Ça a dû lui coûter cher, d'ailleurs, cette présentation-là, en plus de ce remboursement-là. Mais、euh, j'ai trouvé ça très, très,、euh, très bien de leur part. Mais, soit dit en passant, ce à quoi je veux en venir aussi, c'est que、euh, bon, Sinistro, c'est un amateur beaucoup plus, même si ce n'est pas sa musique préférée, c'est un plus grand amateur de black metal que je peux l'être. Ça, c'est assez évident. Euh, le headliner devenait évidemment Dark f u n e r a l parce que l'ouverture du spectacle se faisait par Vadim Vaughan, o formation, formation américaine dans, dans un Death Metal. Et ça, on va y revenir.、Euh, <rire> je, je dirais méconnaissable parce que le son était vraiment horrible. Là, puis, bon, bref. Il y avait Grave. Moi, personnellement, j'aime bien Grave. Je pense oui, que sur, toi aussi. Sur album, c'est très bon. Côté spectacle, c'était un petit peu moins. C'était un peu、By、plus monochrome. A, oui, c'est assez monochrome. C'est、oui. ça. Et il y avait Dark Funeral. Moi, je suis vraiment pas un fan du Dark Funeral, mais pas du tout. Toi, je sais pas. Mais... Je connaissais pas le j e Bon, OK. Bref, revenons au début du spectacle avec Vadem v、euh, a n Le spectacle débute mal pour eux parce que le bassiste-chanteur n'a、euh, <rire> aucun son de son microphone. Il n'y a, a pas de voix qui passe, rien, rien, rien. Puis Ça a dû prendre pratiquement toute la première pièce. Oh, ouais, facile. Ou, ou en fait, les deux tiers facilement. Mais là, on se rend compte qu'on voit pas de drummer, là. Fait que je me dis, bon, mais des fois, faute de place sur un stage, ils vont caser le drame un peu plus près des coulisses, fait que je change de place. Non, il n'y a pas de drameur, c'est des séquences. Bien, ça me confirme que, minimalement, pour le moins, un band metal, ben, un band rock, ça prend un drameur. Oui. Je ne le dis pas, au niveau de l'industriel, c'est une autre histoire.、Là. On s'entend, mais même là, ce qu'il n e s t pas pu jouer au live avec un vrai drameur m a i n t e n a n t Oh,、bon. c'est ça. Ça faisait une dimension. En fait, il manquait quelque chose. C'était poche. C'était poche, effectivement. C'était poche. Le son était vraiment. Là, on Pourri. A... On ne pouvait pas distinguer absolument rien. On pas... Vers... À la dernière pièce, là, ça s'était amélioré quand même sensiblement. Puis je me disais, ouais, il peut y avoir des éléments intéressants. Mais se faire une idée, c'était vraiment. C'était rebutant, je pense. Très rebutant. Grave,、euh... bon, t e s c o Ver s <coughs> était e n quand même assez vite. C'était pas pire. On n'attendait pas entre les, les bandes. Grave en bas sur, sur scène. Grave, c'est des vieux routiers.、Là. On s'entend que ce n'est pas le line-up original dans son entier, mais ce sont des vieux routiers.、Euh... C'est des gars qui se donnent bien live, mais il manque quelque chose. C'est vrai qu'il n'y avait pas de chimie entre eux. Il n'y avait pas de chimie entre eux autres. Le chanteur ne parlait à peu près pas avec le public. Il n'y avait pas d'interaction. Le bassiste, lui, c'était lui qui était le plus entertainer ouais, avec、ça. les gens. C'était le plus qui avait l'air le plus être. Être content d'être là, le plus sympathique, si on veut, entre guillemets.、Euh, un espèce de grand flatzo, d'ailleurs,、mm. il mesurait à peu près 30 pieds. Un、mm. genre de Danny Liker. Oui, effectivement. <rire> Puis on voyait que lui aussi avait un peu de route d e r r i è r lui. <rire>、euh, le guita guitariste,、euh, le lead guitar, lui, c'était. Donnez-vous l'impression un peu de k e r r y King, là, dans l'attitude,、ouais. de la b a r b e c h a en moins, mais en l'attitude, il ne bougeait pas énormément. Le guitariste-chanteur, lui, pas beaucoup de présence. Non. Drummer,、euh, je le faisais aller pas mal. Là,、oh, mais... Oui, c'est ça. Mais c'était un peu monochrome. Tu sais, ben, c était... C était je sans... m'attendais à beaucoup plus. Moi aussi, la p l u p du t e s Le son était quand même pas mal. moi C'était bon. bon.、Ouais. Et là, en ce qui me concerne, moi personnellement, le coup de m a s n c'est Dark Funeral. Je, je savais que Dark Funeral était pour être là, même si Morbid Angel l aurait joué. Mais je me disais, bon, b en en ce qui me concerne, je me disais, c'était un mauvais moment p a s s é J'ai rien compris. ben Moi, je, lui... moi, je connaissais pas le band du tout. Point de vue scénique, il s n'y a rien à dire. Non! C'est vraiment vrai. super. Absolument. l e s costumes sont cool.、Oui. Le, le, le, le show, c'est écœurant. Une espèce d'impression d'être L. Legion.、Oh, oui, c'est vraiment cool.、Là. Sauf qu'on dirait que c'est la même tourne、oui. d'un bout à l'autre. Oui. C'est sûr que le son est excessivement fort. Les guitares sont très stridentes par moment. Moi, je ne suis pas un amateur de black. <coughs> J'avais l'impression que. Bah、écoute, leur pièce coupe, finit, ça termine、euh, abrupt. Taou! Taou! Fini, fini. Bon, on savait qu'il y avait probablement un autre t o u n e qui commençait, là, mais de là à dire, y a-tu une différence? Moi, je t r o u v i s ça assez difficile. Mais ils sont professionnels. Oui. c e t professionnel. Le chanteur est très charismatique.、Euh, Puis il... le, le, le, le, le trip de descendre dans la foule aller dans, la, la, la pour aller dans. Où est-ce qu'ils vendent la merge pour aller. J'ose être le monde, à la fin,、oui. du show, ça, c e s h a u Oui, oui,、fond. oui. À la fin, à la fin du spectacle, à la sortie du spectacle, les membres étaient là, tu pouvais jaser avec eux autres, faire avoir des autographes, prendre des photos avec eux autres, ils étaient très ouverts. Ça, je pense que c'est très pro de leur part. Moi, je m'arrête seulement au, au niveau musical, là, Parce que, la prestation, écoute, on s'entend, il y a trois bandes qui devaient jouer plus longtemps parce qu'ils m'entraient à la headliner originale, là, Fait que c'est assez, faut que tu te r e v i s e s u un r une scène assez rapidement, pis u que tu revois ton setlist, pis u ainsi de suite. C'est poche pour les gars d'avoir fait ça, là. Mais ils l'ont bien fait quand même. Ça, il faut, faut le rendre honneur aussi.、Là. Ils se sont bien rattrapés à la dernière minute. Ils ont fait un show qui était plus long. En fait, tous les bandes ont joué majoritairement plus de pièces que c'était supposé initialement. Mais Dark Funeral, moi, désolé,、euh, ça m'a. Ça donne pas le goût de l'écouter sur le disque. Moi, non. Mais c'est peut-être différent. Peut-être. Ça se peut. Peut-être peut que studio, c'est très différent. La puissance du son n'aide pas toujours à, à découvrir les pièces pour pouvoir les décortiquer un peu. Mais bref,、euh, je suis profondément déçu de ne pas avoir vu、euh, Morbid Angel. Effectivement. -ce Alors, que tu ceci, étant dit, ceci étant dit, on passe à un autre appel. Ben oui, c'est le tien. Ah oui, c'est vrai. J'attendais que le téléphone soit en、oui, t n de m é a n r a i attendu longtemps, ça n'appelle <rire> jamais ça. OK. Oui, de temps en temps. Oui, c'est vrai.、Bon, c'est un récidive. C'est une autre histoire. <rire> c'est probablement une de nos, de nos expériences qui a m a l t o u r n é ça. Oui, ça, c, est, c est, en s t e tout cas. C'est une inside.、Euh. Oui. Et, nouvelle、euh, parution des Américains de Vision of Disorder. Et oui. c est pourri? <rire> et non. Ils sont de retour en 2012、euh, après avoir sorti un album、euh, à t s t r e catastrophique en 2001. Euh, en 2001. Oui, ils sont séparés par après. C'était vraiment catastrophique. C'était vraiment pas bon.、Là. Le dernier album de Vision of dis Disorder, il y a 11 ans. Oui. Oh, OK. Là, ils se sont réunis cette année pour nous concocter un nouvel album. C'est toute la formation originale.、Mm -hmm. Et quel album? Oui. Oh, tu, moi, Dis-moi dans quel style ils donnent. Bien, ça. Pense hardcore des années 90, mais avec une touche très métal. Ben, énorme-moi、ouais, donc, là. Écoute,、euh, ben, I, vision、uh, of Disorder. Je peux ou, pas. Bah, parce que le hardcore en 90, je n'écoutais pas ça. Je ne pourrais vraiment pas te donner de. de, de ok, il n'y a pas de p e n c h n o n non, il n'y a pas de band qui sonne de même.、Okay. C'est pas, pas, pas du l a m e of God, là. Non, non, non, okay, non, okay. non, non, non,、okay. non.、Ouais. Euh, C'est assez mélodique, mais assez, assez dans ta face en même temps. Là.、Okay. Ça, Juste dans la mienne, pas dans la tienne. Non, pas dans la mienne. Moi, je t'ai mis une m u s i q e comme ça. C'est vrai, t a s l e r h u m Eh oui. Alors, Vision of Disorder, qui nous sort un nouvel album en 2012 qui s'appelle The Cursed Remains Cursed. C'est paru sur t h u n d e Light. C'est un excellent album qui rappelle、euh, la veine des, des, des albums、euh, comme For the Bleeders, Imprint et le premier album Vision of Disorder. C'est vraiment un, un album classique de VOD.、Okay. Alors,、euh, on va entendre trois pièces de l'album. Puis, je vous ai mis une pièce de Vision of Disorder et une pièce de Imprint. Pour faire un genre de parallèle avec ce qu'ils faisaient、euh, à l'époque. Mais attends, attends, attends, je ne comprends pas. là. Vision of Disorder, là, cet album-là, et Imprint. C'est deux albums différents. Oui, a s donc il y en a trois. Il y en a quatre. Ça, ça, ça c'est le cinquième. Oui, mais là, tu me disais que le dernier album qui était paru des autres. 2001,、hein? c e s t j e me rappelle pas du titre. OK. Mais il y avait discographie avant ça. Il y, y avait trois albums avant ça. OK, c'est bon. Ils en ont sorti un quatrième en 2001 qui était vraiment franchement pourri.、Okay. Ils se sont séparés, puis là, ils reviennent en 2002. Qu'est-ce que tu f a i s quelque chose t n'as pas compris là-dedans? Non, non là? je comprends tout, là. Ok. Ils <rire> t t u le même line-up? C'est le même, même, même line-up. Ok. Mais là, ils ont compris qu'il fallait laisser couler de l'eau en dessous du pont pour pouvoir revenir en force. n o n、euh, je n'ai rien compris. Ok. <rire> bon. Les petites abeilles. Ah,、oh, ça! Ah,、oh, ça, ok. Alors, on va. C'est correct, là. On va、ouais. entendre trois pièces du nouvel album. De quoi tu parles depuis tout à l'heure? <rire> je ne sais plus. <rire>、ouais, Moi non plus. Hey, je vous ai concocté deux pièces pour、euh, faire le <rire> parallèle. Ah,、oh, tu es en train de me dire que c'est un, un bloc qui est conceptuel. Oui.、Oh. Là, tu viens d'allumer.、Hey, C'était pas évident ton affaire. Ben, là, non, ben là, que e non, mais s c le Tu e t Tu parlais des abeilles. là. Ben oui. <rire> <rire> Alors, voici la pièce Loveless, tirée de Curse Remain Curse: Vision of Disorder. De quoi tu parles? Je ne sais plus. Go!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 15グループ sur2 soirs mettant en mett b e d e t t e Gorgons, Hearth, Cephalic Carnage, Christian, Septic Flesh et Cataclysm!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 Le Mondoresto Bar, sans verre des forges entre villes Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. Il est 20h08. Et ça n'a pas allé mieux. <rire> <rire> Vas-y donc,、euh, triste clown. Et on vient d'entendre un bloc avec Vision of Disorder avec les pièces What You Are qui étaient tirées de l'album Imprint de 1998. Ça vaut Suffer, le premier album de Vision of Disorder de 1996. Les deux sortent sur Roadrunner Records. Et on a eu trois pièces du tout dernier album、euh, qui s'intitule The Cursed Remain Cursed, soit Blood Red Sun, Set to Fail et Loveless. C'est un album qui va se mériter un 9 sur 10, pour ma part. Ah oui. Eh oui. D'accord. Moi, c'est à peu près 5. <rire> J'aime vraiment pas ça. J'aime pas le c o r s Je suis pas capable. C'est vrai que c'est une tendance core.、Ah, mais... euh, je la trouve très présente, mais écoute, je respecte le fait que t aimes ça. Je respecte aussi le fait que t es probablement inculte, mais bon, c'est pas grave. m a i non, moi, ça me dérange pas,、euh, tant que je vais pas l'écouter. Bref, ceci étant dit. Non, écoute, je vais être franc avec toi. Ce que je te disais tout à l'heure, à un certain moment donné, il y a eu deux albums de Lime of God que j'ai trouvé deux ou trois assez intéressants.、Là. Puis aujourd'hui, ça me rejoint plus du tout. Ça Donc, y a des、dit. choses qui arrivent a Non, o u i s c'est ça. ça. Euh, vous l'avez entendu lors de la publicité, mais laissez-moi vous le rappeler que Trois-Rivières Metal proposera sa douzième édition du Trois-Rivières Metal Fest ce vendredi, ben, le vendredi 12 et samedi 13 octobre prochain. Ça ne paraît pas, là, mais c'est dans, semaine dans, dans deux semaines. C'est la semaine prochaine. Ben, c'est dans deux semaines. Ben, dans deux semaines. Oui. D'ailleurs, Le mardi prochain, ici, à Réanimation, nous recevons monsieur Jeff Hull, qui viendra faire son émission,、euh, quasi annuelle, parce qu'il vient plus souvent. Il vient quand c'est le temps de mettre à l e f e t c'est ça. Se vient prêcher p o u r sa paroisse, <rire> C'est du chauvisme, ça.、Euh, donc, Jeff viendra animer une partie de l'émission avec nous. Je dis une partie parce que ça pourrait être l'entier, je le sais pas. Mais oui, ben, on, va nav, hein, Ou on, on va s e t année avant. On va s e t année avant, c'est ça. Ou peut-être <rire> peut lui aussi, je ne sais pas. Mais Jeff sera avec nous,、euh, mardi prochain. Donc,、euh, vendredi 12 et samedi 13 octobre prochain, à la bâtisse industrielle située au 1760, pardon, avenue Gilles Villeneuve i c i t t r o i s r i v i è r e s C'est le Trois-Rivières Battlefest, 12e édition. Et vous pourrez voir les formations suivantes le vendredi t Trolame, r o l l i m g s Symbolic, Unexpected, Anonymous, Cephalic Carnage, Barf et Gorgots. Et tant qu'au samedi, vous voir les formations Aeternum, Blinded by Fate, Inquisition, Malakesh, XDO, Chrysian. Septic Flèche et Cataclysm. Et e tout ça pour la maudite somme de 35 Par soir individuel ou le forfait au coût de soir, évidemment, au coût de 60 taxes et frais inclus. Mais si j'étais vous, là, je ne sais pas, je n'en ai pas parlé avec ben, vous. Ben, moi, je encore, me dépêcherais pour avoir une p a a u s s i Le forfait doit en rester pas mal moins qu'en rester, a j'imagine. Pas mal. Parce que c'est quand même un bon bill cette année. Là, il y a des, des gros canons là-dessus. Fait que J'imagine que vous devriez vous informer assez rapidement. Les billets sont en vente chez Long McQuaid, qui était anciennement musique d'Aniel Côté ici à Trois-Rivières. La p u s e Rock à Trois-Rivières. Metal Punk, évidemment à Trois-Rivières, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et r u b a n à Drummondville et sur le www.3rmf.com via PayPal. Et、hey, le vendredi suivant à Trois-Rivières, le 19 octobre au, octobre. Chic, octobre, au Chic Rock Café Lostage. Rock. J'ai dit rock. Chic Cabaret Rock Café Lostage. Chic Cabaret, c'est le joli Cabaret, excusez-moi. Chicabaret Rock Café Le Stage.、Ah. Et vous aurez la chance d'avoir Insurrection, de retour、mmh. à Trois-Orbières après un an d'absence. Ben oui, c'est vrai. Avec Fuck the Middle East, qui est le、oui. groupe、euh, Hommage à Essodi, avec、euh, Jeff Hull lui-même en personne. Entre autres, avec Doctor de Bad. d o t o r de Et, et, et, et、oui. vous auriez c h a r g e e s of the Gods, que je ne connais pas. Moi non plus, finalement.、Okay. Et Hellborn, que je ne connais pas non plus. Oui, tu le connais. Non. Oui, t es c o n n a c t é Je ne vais pas y connaître. Mais moi, moi non plus. OK. <rire> c'est le groupe de Sinistros.、Euh, moi, moi, je vais y aller. Ben, je pense que moi, je n'ai pas le choix.、Ah, toi, tu n'as pas le choix. Non, moi, je vais y aller. Ça en donne bien. En plus, c'est un vendredi. Oui, c'est 8、euh, à la porte.、Euh, les portes rouvrent à 19h et p r è m i d i Les portes rouvrent à 3h de l'après-midi. Oui. Bien, Pour tout le monde. <rire> et le spectacle débute à 19h45. Oh, d'accord. Bon, bien, ceci étant dit, j'aurai une chronique cinéma、euh, un peu plus tard dans l'émission, mais comme je fais depuis, <rire> depuis une semaine, mais je vais prendre l'habitude de le faire régulièrement, je n'ai pas de nouveauté en tant que telle à, à parler ce soir. Je vais parler d'un film qui date d'un certain nombre d'années qui m'a bien marqué. Un firme. Un firme, voilà.、Euh, les spectacles qui sont à venir aussi à l'extérieur de la région immédiate, Mauricienne, eh bien,、euh, dimanche, le 14 octobre, p r on c h a i n'en o on n n parle plus, les groupes passent plus aux douanes, pareil. Que... Oui, ça, je ne sais pas, c'est ça.、Ah. Mais, mais non, ils n'ont pas encore été refusés, ceux-là. Donc, BCI présente le 14 octobre au Café Campus Conquerors of the World Festival Tour 2012, qui mettra en vedette Soptic Flesh, Crazy on XDO, Malakesh et Inquisition. C'est à 19h au Café Campus, au coût de 25 et 30 taxes incluses via admission. Euh, le, le, le, le, le, le, le, le mardi 30 octobre au Metropolis, c'est Epica, Hailstorm, i n s o m i u m System Divine et Destiny Potato. C'est à 19h. Les billets sont disponibles via Ticketmaster au coût de 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes.、Et、puis, billets VIP à la porte le soir du spectacle à 17h au coût de 60 et 87, 87 plus taxes. C'est pour tous. Euh, samedi le 15 décembre prochain à 20h au Club Soda, c'est LUVT,、euh, Wintersome t v a r g C'est pour tous. C'est au coût de 26,9 et, et 30 et 43 plus taxes. Disponible à la b i l l t é du Club Soda. Voilà.、Euh, J'ai tout à l'impression de. Quand je fais ça, là, non, je me prends pour Bobino qui présentait les dessins. Là, où... Ah! Tu Ça te rappelle pas de ça? Oui. Ok. Ça, je trouve que ça fait comme ça. Ça se peut. C'est dans ma tête, j'imagine. <rire> T'as trop écouté Bobino, faut c r o i e Je l'ai beaucoup écouté, effectivement. Moi, tant que tu ne me prends pas pour Bobinette, t'es correct. Ça n'arrivera jamais. Je t'en prends le... pas pour Bibino. Puis... Parce que moi, une pétard à la farine, c'est pas d'en face, tu vas l'avoir. Ah, o u chat. T'as le dit pas.、Okay. C'est une surprise. <rire> J'aime pas les surprises. <rire> On va continuer musicalement à 20h14, bientôt 15 minutes, avec mon deuxième b l o c de la soirée qui sera constitué de choses assez étranges. Mais non, c'est pas si étrange que ça. Une demande spéciale de John Supper, entre autres, qui、euh, fait partie de ce bloc. On va débuter tout de suite avec m e Sugar h et la pièce Neurotica, qui est tirée du très bon album, probablement mon préféré, Chaos Fear de 1998. C'est parti, go! Ton site d'achat groupé en Mauricie et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. Boom Local, créé par des étudiants qui vous ressemblent. Boom Local, profitez et découvrez. Les 12 et 13 octobre prochains, la bâtisse industrielle, Trois-Rivières m é t a l en collaboration avec Log a n m c q u a i d Lapus Rock et CFO 891, présente le Trois-Rivières Metal Fest, 12e édition. 15グループ sur、so、ettes, uts, f, age, Young, 2 swords は、Gorgots, Barth, Cephalic a r n a g e Prision, Septic Flesh et Cataclysm。ロング &McWade、初めての Music Daniel Couté、Lapis r o c é, l, rock, le Metal Park au l m t a u n t m f c o m およそ 35$ pour un s r と 60$ pour les deux s r s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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a n g Ménage. <rire> j a i jouer de la trompette. <rire> ouais. Eh. Et... Ben, t'es bien accordé. Ah, très bien. Très bien.、Ouais. Une trompette en dos. Ouais. Avec une sourdine en plus. Tu dirais plus une trompette en nez, moi. Ah o a i Eh bien, avant cette pause publicitaire, on a entendu les formations que voici, c'est-à-dire Voivod et la pièce Mercury. Est l est t i r de l'album f u b b s paru en 1997 sur l'album Hypnotique, alors qu'ils étaient un trio en compagnie d'Eric Forrest. n o s a o n s Fear Factory, qui est une demande spéciale pour John s u p e r la pièce des Industrialists, pièce, pièce titre de l'album, du même nom évidemment, qui est paru a u certain nombre de mois. Sur Candlelight. Nous、euh, avions Biomechanical, les espèces de. probablement qu'eux autres doivent toujours jouer en camisole de force, j'imagine.、Euh, la pièce Enemy Within, que l'on retrouve sur、euh, pièce d'ouverture de l'album the, the Empire of the Worlds, qui paraît en 2005、euh, sur E-Rake. Moi, j'aime bien ça, Biomechanical. C'est sauté r a i d Avec euh, Rob Alford, c e s la série. Oui, effectivement. C'est un peu、euh, genre Rob Alford, mais hyper, hyper overdosé.、Là. Et nous avons ouvert avec Meshugai la pièce Neurotica. Et non, le s disque s ne saute n t pas. La pièce ne sautait pas à la fin. C'est comme ça que la pièce se termine. Tiré de l'album Chaos Fear, paru en 98 sur n u c l e a r Blast. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Il est 20h40, bientôt 41. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme singerie? Une singerie? Ouais. Tu nous proposes une singerie? Oui. Ouais, OK. Une grosse singerie? Ah ouais. OK. Bon, ben, on va é c o u t e r ça. OK, OK. okay. Salut. Bonsoir. Oui. Ah, ok. Ben, tu me disais salut. Bon, il n s t pas juste le nez qui est pris dans une muqueuse. Il y e cerveau aussi. Oui,、hein? oui. Ton cerveau de. de Formation euh, germanique euh, que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines q u s'appelle Over Your Threshold qui fait dans un trash metal、euh, très technique et pratiquement progressif par,、euh, par bout.、Mm -hmm. Très intéressant. Euh, on va entendre les pièces、euh, c a r t i n a l Blindness. Ah, c'est tiré de l'album Facticity.、Euh, je pense que c'est un premier album、euh, paru sur Metal Blade.、Mm -hmm. On va entendre les pièces c a r t i n a l Blindness, Contextual Fluctuating et Obscure Mind Stasis. c e s genre de titre、euh, un petit、euh, peu fly-bin. Oui,、euh, encore ici, on voit qu'il y a. Il y a de、euh, l'influence un petit peu voïvodesque、ouais, euh, euh, à quelques endroits. Et c'est pour ça que je vais mettre une pièce de Vector pour, mettre,、euh, pour faire suite à ce bloc、euh, disjoncté, parce que je trouvais que ça fitait pas mal、euh, mm -hmm. dans la musique de Over Your Treshold. h Alors allons-y tout de suite. Ah, t avais quelque chose à rajouter、euh, Non, je, je le dirai après au retour. Ok, alors allons-y tout de suite avec la pièce Cartonal Blindness, c e t tiré e de Facticity. Go!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 Les 12 et 13 octobre prochains, la bâtisse industrielle, Trois Rivières Metal, en collaboration avec l o g a n McQuaid, l a p i s Rock et CFO 89.1, présente n t le Trois Rivières Metal Fest, d u 1 i è m e édition. 15 groupes sur deux soirs m e t t a n t en vedette g o r g u t s b a r t h s Cephalic Carnage, Christian, Septic Flesh. レッド・クリスム。12月1ング・クウェイ、先生の Music Daniel c t é ス、so ・ロック、レメトー・ポッグ、リオス・ワン・ RMF.com、およそ 35$ pour un soir ou 60$ pour les deux soirs Quant de。Quantité limitée.CD compilation double remise gratuitement à l'entrée, gracieusement de Galley Records.12 月13日、おととし、おとし、おとし、おとし、おとし、おとし、おとし、おとし、おとし、おとし、おとし、おとし、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 89 1. Il est 21h04 et effectivement, vous êtes assez f o u 89 1 FM. Pour、là. nous écouter. Oui, réanimation. C'est nous. b e n c'est nous qui la faisons, là, qui la faisons. c e s t pas nous vraiment la réanimation. Mais nous en sommes les instigateurs. Que venons-nous d'écouter, chers collègues? Formation américaine que je chéris beaucoup. Oui, c'est bien ça. Vector avec la pièce、euh, Venus Project. C'est tiré de l'excellent, même v o i、euh, r l'extraordinaire le, le, Outer Isolation de 2011. C'est apparu sur Heavy Artillery. Tu lui avais donné une carte de combien, ça? Ah, 9,5 facile. Ah oui. Ah, chose chose c est, c est rare、vrai. dans ton cas. Ben, non, ça, quand, cette année,、ouais. il y en a, a,、ouais. a une、couple. c o u p e Je suis certain qu'il va faire partie de ton.、Oh、b e Non, n c était 2011. Apparu à la... Il faisait-il partie de la rétro l'année passée?、Lui? Oui. Ok, ok. b i e n sûr. Il a fait y arriver premier, mais c'est Ghost qui, qui l'a. Ah、tu. oui, t as raison, c'est vrai. Et on a eu Over Your Threshold avec les pièces Obscure Mind Stasis, Contextual Fluctuating et Cortinal Blindness. C'est tiré de l'excellent album Fast TCT y qui est sorti en août 2012 sur Metal Blade. Ah, j'ai trouvé ça correct. C'est très bon. c e s technique. très t C'est très, très fou. Oui, c'est très technique, mais j'ai trouvé quand même ça correct. 21h05. Sinistros, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu le film The Hathers? Eh bien, non. Tu n'as jamais vu le film The Hathers? En français, ce serait quoi? Les autres. Ah, ouais, regardons ça. Avec Nicole Kidman. Ça, peut voir. ça me dit de quoi, mais je ne peux pas te dire. C'est un film de 2001, qui est une réalisation de Alejandro Amenabar. Ah, ça me dit tellement de quoi.、Hein? Ben, en fait,、euh, ce qu'il a fait pour le reste, ça ne devrait pas vraiment t'intéresser. C'est l'histoire qui m'intéresse. C'est un excellent film.、Et、ce que je disais tout à l'heure、euh, en début d'émission, c'est que la chronique de cinéma que j a u r a e cette semaine est encore une fois,、euh, parce que je n'ai pas vraiment écouté de nouveautés là, dans les dernières.、Euh... Je, je dirais semaine, pour ainsi dire, là, se porte euh, sur euh, un film、euh, que j'intitule simplement、euh, à revoir ou à découvrir. La semaine dernière, c'était、euh, le nombre 23. Cette semaine, c'est The Hathers,、euh, qui met t en t en vedette, comme je l'ai dit, Nicole Kidman, f i o n a Flanagan et Eric Sykes. Grosso modo, c e s tu n t i m e s les films d a n t i s e s et de fantômes, c'est un des excellents. Oui, pense, je pense que je l'ai vu, ça. C'est une des excellentes productions qui s'est produite dans les, je dirais,、euh, plus de dix dernières années. C'est <coughs> très victorien, ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,、euh, en Angleterre, à Jersey. Elle est、euh, propriétaire d'un immense manoir qui est très, très rec reclus. Et、euh, son mari est porté disparu à la guerre. Il est allé faire au, le front en Allemagne, puis il est porté disparu. Et, e l l e vit,、euh, avec ses deux enfants qui sont photosensibles. Donc, ils ne peuvent absolument pas être exposés à la lumière d'aucune sorte, mis à part une lumière qui est artificielle telle une lampe à l'huile ou des choses comme ça. Donc, le manoir, e vit pratiquement toujours dans les ténèbres. Si tu u x les tentures sont toujours tirées. Et elle doit absolument pour que ses enfants, qu'il n'y ait aucune chance que ses enfants soient exposés à la lumière, parce qu'on s'entend que le, le, le, le, le, le b g room, la, la, la cuisine, la salle à dîner, il y a de la lumière, là. i l faut quand même que les gens puissent travailler, parce q u on apprend que les, les, ces domestiques sont disparus subitement, sans laisser de traces. Ils n'ont même pas donné de notices, ils sont p a r t i s Oui, oui, oui, je pense que... Donc,、euh, on voit trois personnes s'en venir à pied vers le manoir. Dont une dame âgée, un homme âgé et une jeune femme. Et、euh, il c a g n e à la porte et elle a demandé de l'aide domestique. Donc,、euh, elle ouvre la porte et elle dit Oui, qu'est-ce que c'est qu -ce que Et la vieille dame là, lui dit Bien, on vient à propos de. Et ça fait couper la parole parce que Nicole Kidman, qui joue le rôle de Grace, lui dit Oui, oui, oui, oui, c'est beau, je vous attendais, e n t r e r Fait qu'ils se regardent un peu étrangement、euh, ensemble. Et elle commence à expliquer quelles seront les tâches sans leur laisser placer un mot ou quoi que ce soit. q u e s t c e s vont être les tâches, les responsabilités Elle r e p r é s e n t e les enfants qui sont photosensibles, que c'est absolument important de vraiment pas les exposer à la lumière et patati et patata. Ils e n font pas de cœur, i l d e v i e n t Le vieux monsieur devient la, l e m p l o y e u r c o m m e jardinier. Elle devient comme gouvernante de la maison en entier. Et la jeune femme qui est muette devient comme la bonne à t o u t f a i r e s、si、sont eux. Et elle a de plus en plus un comportement étrange. Ben, en fait, Nicole k i d m a n si on veut, elle commence à suspecter qu'il y a des intrus, entre guillemets, qui viennent dans son manoir et qui probablement le déranger les choses. <coughs> Jusqu'à en devenir, elle dit cette maison-là est hantée. Je, notre manoir est hanté. Et c'est un peu, là, finalement, tout tourne autour de ça. Par contre, c'est un des scénarios les plus intelligents que j'ai vu s parce qu'il y a un revirement de situation、oh oui. absolument、oh oui. inattendu qui devient vraiment, je dirais,、euh, original comme ça se peut pas.、Euh, beaucoup de moments de tension lorsqu'elle est confrontée à, ce, à la hantise、euh, d'une atmosphère très. Souvent lugubre parce que bon, le manoir est très reclus, il est toujours dans le brouillard et ainsi de suite.、Euh, des, des scènes inattendues, mais des inter-jeux comment je parlais i ça? n t e e j de comédiens qui sont aussi très surprenants par moments. Et comme je le disais, une fin absolument inattendue, digne probablement des meilleurs films qui a été faits par M. Night Shyamalan parce qu'on sait qu'il n'y en fait Plus ou moins, il y en a un en préparation, puis que généralement les dernières productions étaient un petit peu plus poches. Mais、euh, comme tu avais vu le film、euh, avec Bruce Willis, Le Sixième Sens, Oui. tu avais aimé, j'imagine, le punch de la fin qui d é p o u s c e s t dans le même style. Ah、oh、oui, c'est ça. Donc The Others, c'est un film qui se trouve évidemment DVD en DVD en Blu-ray. Oh, je l'ai vu. T'avais-tu aimé ça? Ça, oui. C'était bon,、ouais. C'était excellent. Donc, moi, je le recommande pour les gens qui n'ont pas vu le film de le découvrir, mais、euh, faites comme moi. Je l'ai réécouté le week-end dernier et j'ai trouvé ça tout aussi bon que la première fois.、Euh, tout aussi bon. Tout aussi bon. C'est cela qui e sort, t s mon cher. Musicalement parlant, c'est mon dernier bloc. a i m p r e s s i o n se pousse.、Ah、non, encore, ben o n tout est en gosse-traquard. Ben oui. a v o r r p a s n é fini. <rire> <rire> C'est normal, tu commences quand tu felice. C'est certainement ça. Ben oui. u、euh, petit bloc、euh, à saveur.、Euh, The je, Roll Aids. Je dirais.、Euh, quelque peu de gothique, si on veut, là.、Euh, malsain. Et l a v e c u n e formation qui s'appelle Moon Spell, une pièce tirée d'un du, des, des deux derniers albums, Alpha Noir. Alpha Noir. Alpha Noir. M. Nome <rire> Dome Do. do. C'est parti.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est f a u x 89 n g t e t l'émission tire à sa fin. Le dernier droit avant cette pause. Pour vos pauvres petites oreilles, vos petits cerveaux, qui sont probablement forts en dolerie, du moins jusqu'à la semaine prochaine. Avant la pause musicale, on a entendu la formation, ben en fait je dirais formation d'origine Jérusalem, maintenant de. l e、euh, Pays s Pays-Bas. l e s Pays-Bas, effectivement. m e l a k e s h qu'on verra au metal, au metal Fest, effectivement. Et la pièce Rebirth of the Nemesis. Tiré de l'album Emissaries équipé en 2006 sur Osmose p r o d u c t i o n Que c'est bon. C'est é c œ u r a n Moi, je souhaite juste qu'il y ait les albums d'avant. Oui, effectivement. Avec l e s autres, parce que c'est rare comme la. la... Oui, c'est rare comme j、euh, e la. u n r a i s pas de la marque de pape, là, parce que ça doit exister sur eBay. <rire> c'est possible. Nous avions l'information、euh, grecque, Rotting Christ et la pièce Indomine Satana. Et non, il n o m i n a bien Domine Satana, tiré de la compilation Tanati Foro Anthologia, qui est paru en 2007 s u ce Century Media. C'est une excellente compilation de deux disques. Là, est, je pense qu'il doit y avoir presque une quarantaine de pièces là-dessus. Là. Beaucoup de stock de leur début aussi, l e u r d é b u t aussi. C'est juste du Rotten Christ C'est juste du Rotten Christ. C'est une de leurs compilations.、Euh, même des pièces où ils étaient, à l'époque, où ils étaient beaucoup plus black metal. Et、nous avons ouvert ce bloc avec Moonspell et la pièce M nommée Do Me Do, tirée de l'album Alpha Noir qui part en 2012 sur Napalm Record. Je vous répète que la semaine prochaine, soit l'émission du 9 octobre, Jeff Hull u i s i d r a faire une incursion avec nous ici à Réanimation, histoire de promouvoir, ben oui, évidemment, de promouvoir le Metal Fest qui aura lieu le week-end. Immédiatement après, mais、Et、aussi, aussi probablement. Pour... De venir nous emmerder, Ben oui, effectivement. <rire> C'est probablement le but ultime, j'imagine, de Jeff, de venir nous emmerder. Puis toi, espèce de Judas, on va sûrement te mettre de son côté. Ah, ben. Ouais, peut-être. Comme tu fais d'habitude. Ah oui. D'ailleurs,、euh, seulement pour vous rappeler que、euh, le. t r o i s i è m e é t a de Fest, ça se tiendra les vendredis 12 et samedi 13 octobre prochain. Vous pourrez voir les formations t r o l l h a m Symbolic, Unexpect, Anonymous, Cephalic Carnage, Barf et Gargots le vendredi. Et tant qu'au samedi, Eternum, Blighted by Fate, Inquisition, Malakesh, XDO, Crysian, Sceptic Flesh et Cataclysm, le prix des billets est au coût de Euh, 35 les soirs individuels et 60 pour le, le forfait de deux soirs, taxes et frais inclus chez Long McQuake. Ils sont disponibles chez Long McQuade, Ex Music d e n i e l Coote à Trois-Rivières, Pus Rock à Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, Profusion Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Rubens à Drummondville et sur le www.3rmf.com via PayPal. Sinistros, e qu'est-ce que tu nous as concocté comme conclusion? Ben, une espèce de bloc assez disparate et très différent et très disjoncté à la fois. D'accord. f i t o n va e n t e n d juste des bonnes choses. Ben, c'est à moi d'en juger à non, la fin du bloc. Ça, c'est à, à la foule extrême. Oui, c'est aux deux auditeurs q u o nous n avons. C'est ça. <rire> C'est-à-dire toi et moi. Oui, c'est ça. <rire> tu as tout compris. Tout, on se fait une émission. Ils e o n t fait une émission, émission c'est ça. Alors, on va entendre Despise Conquer que j'ai présenté il y a quelques semaines avec une pièce intitulée Casting Skin. On aura exactement, e x a c t e m e n t également du Hypnose, on aura Isan, on aura Skin Father et Revocation. Alors, tout de suite, Despise Conquer Casting Skin. Après, réanimation. C'est parti, bien sûr. Tu vois Qui l en veut vraiment un, là? Non, on n'y est plus, moi, je suis finis.、Ah, okay. Je f i n i ce,、bon. ce temps-là. Oui, c'est une bonne chose. <rire> Skin Father avec Dead d a t y c'est paru sur l'excellent le, mini-album Eteos,、euh, euh, paru en 2012 sur Look Alive Records, label、ah, que je ne connais pas du moi tout. Moi non plus, mais c'est excellent, ça. Oui, c'est très très bon. Isan,、euh, euh, ancien chanteur et frontman de Emperor. Avec、euh, l'excellente pièce Catharsis sur le non moins excellent Eremita, qui est s o r t i plus tôt cette année sur Candlelight Records. Quelle ambiance!、Ah, c'est vraiment avec les, les, les saxophones,、ouais. c'est vraiment cool.、Euh, formation tchèque,、euh, Hypnos, avec la pièce Inerted,、uh, Chasing the Apostles. C'est tiré de Heretic Commando, Rise of the New Antichrist. C'est paru、euh, sur. Einheit Productionen de 2012, c'est. c o m m e tu dis, j a ne me d i r e n a e me d i b s o l u m e n t rien, mais c'est un très bon album. D'accord. Et Despise and Conquer avec Casting Skin, c'est tiré de Invasion qui est paru en t 2012 sous étiquette indépendante. Tous ces albums ont été、euh, chroniqués sur hurlamar.com, alors vous pouvez les lire ce que j'en pense. D'accord. D'accord et re-d'accord. Re-d'accord. Je le répète, la semaine prochaine, Jeff Hull sera parmi nous pour venir nous entretenir du Metal Fest et nous faire ses présentations musicales, bien entendu, et probablement pour nous taper sur les nerfs un petit peu aussi. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas grave, il fait bien ça. Oh, oh, oh, c'est un champion, là, dedans. Ben oui, ben oui. e <rire>、euh, n ce qui me concerne, j'aurais peut-être un petit spécial Decide. C'est à, à voir, je suis pas encore convaincu. Ben, décide-toi. Mais... Ben, c'est ça, décide. Euh, c'est à suivre. Regardez sur les sept r é a n i m a t i o n AD.com la section spéciale. Vous le saurez si c'est le cas. Probablement que Sinistros nous présentera un album. Oh, que、sais. oui. Bon. Donc, vous aurez bien entendu le choix musical de Jeff qui devrait porter passablement sur le Metal Fest. Selon ce qu'il m'a dit la dernière fois qu'on s'en, on s e s p a r l a i Voilà. Il est 21h53. L'émission se termine à peu près ici avec la dernière présentation de Sinistros. Eh bien, oui, on va terminer en force avec、euh, formation américaine Revocation avec la pièce The Watchers. C'est paru sur Chaos of Forms en 2011 sur Relapse Records. C'est cela. Et sur ce, eh bien, allez tous, tous vous faire vous foutre. foutre. Cosby said so. See you in hell. Bye.